Ce soir sera la première édition du Undead Incorporated Show réanimation en ce début d'année 2012. Si 2012, selon certaines prédictions, devrait voir l'arrivée des quatre cavaliers de l'Apocalypse, eh bien dites-vous bien qu'il y en a déjà deux qui ont pris de l'avance et qui sont déjà en poste. <rire> Notre but n'étant pas de mettre fin à votre monde. Mais plutôt de mettre un terme à votre culture plus que déficiente, nous débuterons cette nouvelle année métallique avec la traditionnelle rétrospective 2011. Des dizaines de groupes et d'albums qui ont marqué 2011 et où Sinistro, a Signable s Goblin e s et moi-même, l'infâme Dr. Payne. Bref, tout au long des trois prochaines émissions et je dis trois. Mais ce pourrait être bien plus, nous ferons le survol des sorties métal, cinématographiques et autres choses malsaines qui nous auront le plus marqué, commentées par notre appréciation, voire dépréciation ou peut-être même démolition. <rire> Donc, prosternez-vous, bande d'incultes, parce que voici vos réanimateurs et la Retro Undead 2011. y o u l d have to pray for n o t t o survive in the end because it's i all about fear is our fucking business because we are undead incorporated and I fucking said so. Go! ne souhaite pas la bienvenue en cette première édition de Réanimation en ce 10 janvier de l'an de disgrâce 2012. Et cette année encore, je serai accablé, pour ne pas dire affublé, de ce triste gobelin qui est sinistro. Eh oui, je te colle au basque comme la peste b u b o n i q u e Tout à fait, et qui plus est comme une tache de merde sur un sofa. Wow, c'est moins intéressant, ça, mais c'est une bonne vision des choses. Et tu es effectivement <rire> beaucoup moins intéressant. Hey, Sinistros, c'est notre première émission. Hey, pour 2012. 2012 est arrivé. Et、hey, puis, r e garde, c'est là cette année, c'est Vous prierez pour ne pas survivre à réanimation, parce que ça va être pire que ce que les Mayas ont imaginé、Exactement. au mois de décembre. Bonne année. Bien, vous autres aussi. <rire> Passez une année.、Euh, Rempli de métal.、Euh, Rempli <rire> de métal, de métal et de métal. Et de métal. En espérant que 2012 soit aussi、euh, métallique m é t a l l i q u et e excellente que 2011. <rire> et je vous, fouette le, je vous fouette le chaos infernal jusqu'au、euh, 21 décembre. Exactement. Pour fixer、euh, cette date fatidique. Oui, parce que ce soir, nous e n t o m o n s en cette première édition de réanimation, notre r é t r o Undead, c'est-à-dire la rétrospective des non pas. des albums effets saillants qui auront marqué la scène, mais qui nous auront bien marqué nous, premièrement, c'est-à-dire s i n i s t r o c et s moi. Et tant mieux, ça vous a marqué aussi. Mais, e、euh, n restant le plus objectif possible, autant que peut se faire, ce qui est très dur. Donc, nous avons une panoplie de trucs. s i n i s t r o c et s moi avons une bonne trentaine d'albums. Enfin, d a l b u m de pièces pour le moins. De pièces. Oui, c'est plus, plus de pièces ça. que... il、euh, y a u r a certaines pièces, comme on l'a entendu tantôt, qui vont se, des bandes qui vont se répéter.、Exactement. Ça, c'est n t nos coups de cœur de réanimation. Exactement. D'ailleurs,、euh, pour ce faire, nous avons échelonné、euh, cette Retro Undead sur,、euh, j'ai dit minimalement, Euh, trois émissions, parce q u i l y a tellement de choses qu'on aimerait vous représenter, mais aussi commenter.、Euh, moi, j'ai une portion cinéma de beaucoup de choses que j'ai, a j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, e a i j'ai, n j'ai, j e i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j e i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, l a i j'ai, j'ai, j m i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, e a i j'ai, j e i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, Donc,、euh, mais comme Sinistros l'a dit, bien entendu, il y a des choses qui étaient en commun entre lui et moi. Donc, on les a simplement bâties comme étant des tas réanimations. C'est ça. Et c'est ce que vous avez pu entendre d'emblée à cette ouverture d'émission avec la formation suédoise Ghost. Excellente formation qui, je crois, a remarqué, en fait, non pas uniquement des amateurs de, de rock, de hard rock, mais aller chercher un grand public au niveau du métal. Ben, ça va toucher,、euh... Tout fan de rock、euh, qui se respecte va aimer cet album-là, c'est s û Oui, ça, absolument, ça. parce que c'est, c'est, c'est vrai. j a i t'écouter vraiment... à des, à, à des personnes qui sont légèrement plus âgées que moi, qui ont connu、euh, vraiment la, la potéose des, des, des, des bandes des années 70 avec Yes et King Crimson et compagnie,、mm -hmm. qui ont baigné vraiment là-dedans. pis, euh, r r e t o v e n quand, ils, ils, ont entendu, quand ils ont entendu Ghost, ils ont, hein, c'est du heavy metal, ça.、Oui. Eh bien, oui, c'est du metal, pis u c'est, c'est, c'est super bon.、Ça. Oui, m a i s c'est très universel. Donc,、euh, j'ai ouvert l'émission avec la pièce de Ghost, Satan Prayer, qui est tirée du seul et unique album Opus Eponymus, o qui est paru en 2011 sur Metal Blade, en ben, janvier. On, on dit janvier 2011. En Europe, c'est paru, parce que là, il、oui, y a certaines personnes qui vont dire, hein, qu'est-ce que vous faites là? Il est paru au mois d'octobre 2010. Mais... Oui. En Europe. Ben, en Amérique du Nord, il est paru en janvier 2011. Effectivement, Metal Blade a, paru,、euh, a sorti cet album-là en janvier 2011. Donc, nous avions en ouverture c e r t a i n Prayer de Ghost, mais nous avons enchaîné avec le choix de s i n i s t r o Ghost. s e de Qui é t a i t Elizabeth,、euh, en l'honneur de Elizabeth Battery, qui est moi, ma, ma pièce préférée de l'album, c'est celle-là. C'est une, une très, très bonne pièce. Ghost, de façon à l'album au complet.、Là. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai. J'aurai le plaisir de pouvoir les voir le 21. Ben oui, b e Dans oui, moins de deux dis, semaines. Bien, tu viens de me oui, dire ça, oui, oh, oui, oh, oui. Oui. Je vais aller voir ces、uh, chers amis de Ghost. Ça va être avec Blood Ceremony et Ancient Wisdom.、Exactement. Ça C'est un très, très bon s p e c t a c l e Oui, c'est au、euh, Théâtre Corona. C'est le 21 janvier prochain. C'est un samedi. Ça donne bien une fin de semaine.、Oh, là, pour、vrai. un vieux croulant comme moi, je ne vais pas déstabiliser ma semaine. C'est toi qui l'as dit. Exactement. Bon, non, j'aime autant que ça vienne de moi. <rire>、euh, on e n c h a î n e avec、euh, Motorhead et la pièce I Know How to Die qui est tirée du. Mais encore ici, il faut le dire. C'est un World... album qui est paru en Europe en 2010. Voilà. Et qui est sorti ici The World Is Yours et celle-ci se... sur e m r en 2011, janvier 2011, effectivement. Nous allons poursuivre dans quelques instants avec、euh, cette fois-ci encore un coup de Un coup de deux. d e Un coup de deux. Oui, c'est un coup de deux qui est un top、euh, réanimation, Legion of the d a m formation des Pays-Bas, que Sinistros m'a fait découvrir il y a, ma foi, plus d'un an. Bon, Peut-être plus de trois aussi. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. C'était avec la sortie de ben, Cult of the Dead. Cult quoi, of the ouais, Dead, effectivement. Oui, c'était、ouais, ouais. en 2009, ça. Ou、oh, c'est peut-être avant? C'est peut-être avant. Je ne me rappelle plus. Ça, en tout cas, on l'a découvert dans ces années-là.、Oh, oui, o e n Puis、oui. on est devenus les, plus, les deux plus grands fans m o n d i a l e de Regional. De, de, de du de moins、track. à Trois-Rivières,、ouais, ça, c'est sûr. sûr. Mondial à Trois-Rivières, effectivement. Il、euh, est intéressant de noter que nous avons、euh, décidé d'y aller par mois de、oui. sortie. Exactement. Donc, Legion of the Dam aussi, c'est sorti en janvier. Je sais pas si toi, t'as d'autres albums en janvier. Moi, après Legion of the Dam, je tombe en février. Ben, c'est drôle, moi aussi. Ah, ben, c'est correct. Fait q u on va clore le mois de janvier avec.、Euh, avec un doublé de Legion、euh, of the Dam. C'est en plein ça. Et toi, on enchaîne avec ta pièce qui est. Kill Zone, c'est tiré de. Dernier album、euh, qui a pour titre Descent into Chaos. Voici les Néerlandais de Legion of the Dam. Let's fucking go.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 Plus i e u r s prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le ProS et les MC. C'est aussi avec DJ Snaptoise, une session de m i c r o v e r t À la part de au km35 boulevard Royal. Le ProS. c è Gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent au w w w p r o d u c t i o n s o u t r i v e r c a Le ProS et les MC. Une présentation d'Underground Studio. Avec la collaboration de m u s i q u e Daniel Côté. Les 4 Hours Poker. Fénard Tattoo. Les restaurants Pyramide. s Pile ou f a s e Bus Rock. Production s o u t h r i v e r Le Festival b p e n 2012. レディースフォー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 Pour 49, alors. We're, we're back. Bon, écoutez, il va en avoir beaucoup d'interventions parce que on doit commenter ces choix-là. C'est en plein, ça. Hein? Écoute. On peut pas dire, on a passé ça parce qu'on aimait ça. Parce que, parce, parce que, Parce que, que ça finit là. Quoi?、Ouais, parce que, parce que, on a fait notre deuxième doublé qui est le top réanimation avec la formation Legion of the Damned. Et avec un excellent album, toujours fidèle à eux-mêmes, Legion of the Damned, qui ont sorti un excellent album en 2011. Début 2011, ça s a p p e l l e Descend Into Chaos. Yes, sir. Qui est carrément la continuité de Cult of the Dead. c e s t Un excellent album. Je sais que c'est pas tout le monde qui est dans ce type de trash un peu moderne.、Euh... Mais même encore, là, il y a une grosse racine old school après,、oh, ouais, à a v e r a Oui, c'est très old school. C'est un bad qui existe depuis longtemps. Bah, moi, j'avais connu l e g i o n of the Dam avec Sound of the Jackal. J'avais、okay. accroché tout de suite là-dessus. Puis là,、ouais. il y avait sorti la réédition de Feel the Blade, qui était un album de Occult. Puis, de suite, la même année, il avait sorti Call to Dead. dead. Tu sais, c'était. Moi, je vais accrocher.、Euh... Non, oui, 100 000, 100 000 Moi, ça, ça rentre dans mes top 10、euh, bands de de, de, des années 2000. Oh,、wow, écoute,、euh, on pourra les dire, les tops, là, dans quelques instants, mais effectivement. Et c'était la pièce. Moi, j'ai pris Kill Zone, qui est la pièce numéro 6. C'était enchaîné avec mon choix de Legion of the Dam, qui était tiré évidemment du même album, Descend into Chaos, et la pièce Legion of the Dam.、Hey. Eh oui, c'est original. Mais ça m'a surpris qu'il n'ait pas sorti une pièce qui porte leur nom avant cet album-là. Bien, tu veux, moi, il me semble que mon album à moi, la pièce Legion of the Dam, elle existe pas. Ah, bien écoute, ça Sur l e、euh, version, regarde, toi, c'est quoi C'est le numéro 11 Oui. c le Bon, ben, moi, j'arrête à 10. T'arrêtes avec Repossess Euh, oui. OK. Moi, moi j'ai la version Massacre Records. C'est bonus track qui est marqué bonus okay, track. OK, bon, c'est bon. Ah, c'est une pièce qu'ils ont faite en 73, en plus. Ah, ah, a À l'époque, il s'appelait Legend of Flower. Legend of the Occult. Ah, <rire> Euh, c'était suivi de Decide. C'était un de mes choix, évidemment, parce que Sinistro, c'est pas encore sa tasse d'été. Decide, mais ça devrait venir. Bon, les... la tournée n'était pas Speed. t pas Speed. Decide, formation、euh, des États-Unis d'Amérique, bien entendu. Et la pièce Save Yours, que l'on retrouve sur le dernier album paru en 2 0 0 1 sur Century Media. To Hell with God. C'est paru en février. Et,、euh, j'ai préféré les deux précédents. Stanch of Redemption, que j'ai adoré. Et puis, e e u Till Death Do Aspart, qui était celui qui le précédait immédiatement. Mais, en réécoutant plusieurs fois l'album To Hell With God, j'ai dit, il est vraiment génial, cet album-là. Fait que, je peux pas faire autrement que de le présenter. On va tomber en, ben, en fait, moi, personnellement, et toi, je crois que nous allons clore avec les deux prochaines pièces la portion février. Ben, moi, février, j'ai un seul album. Je sais pas combien que t'en as dans la s J'en ai un seul, moi aussi. C'est quoi? C'est de、euh, Project 8 1999. Bon, tu veux, moi,、euh, Project 8, dans mon top de, de, de, de l'année, j'ai fait un top 30. Project 8, lui, il s'est retrouvé. À 31. En, ben, <rire> pas 31, mais il s'est retrouvé <rire> dans la portion de mention ouais, m e n t i o n plus qu'honorables. Oui, je m'en rappelle, j'ai vu ça. Où il、euh, y avait top 30, il y avait m e n t i o n plus qu'honorables qui pouvaient malheureusement pas rentrer dans le top 30. Oui. Euh, Puis il y avait les très bons qui, ça là, ça commençait à diminuer. Les très bons, ça c'est des albums que là, ils pouvaient vraiment pas rentrer dans un top 50. Là, là. Ben, comme le dernier, je pense, Nicole Martin. Ben, lui, non,、corps. il rentre dans les, les tops exécrables de l'année. <rire> il、je. rentre dans les tops. pas top, top. Dans les tops laisse-faire, là, ça. <rire> <Dans> les tops laisse-faire. Mais,、euh, non, je comprends parce que je sais, on en a parlé souvent de cette façon. Parce qu'à un moment donné, Yann, ça donne à rien de faire des top 70 et e s top 40.、Ah、moi, j'ai fait un top 30 pis u d a t i t là. Tu sais, c'est ça. ça. Moi aussi, je me suis même, en fait, je me suis limité, moi, personnellement, à un top qui est précisément 27. Ben, tu vois, sais, moi, il y a des albums comme Jungle Rock que j'ai très bien aimé, mais c'est parce que moi, j'y étais avec les c o t e s que j'ai donnés avec mes critiques sur h u r l a m o u r OK. Fait qu'à un moment donné, quand t'es rendu à 8 sur 10, il, il y a plus de place, là, tu sais, dans le cadre. Non, non, c'est, c'est clair. Fait Jungle Rock, malheureusement, il s'est ramassé、euh, dans le cadre. Avec les... un 7.5 ou de quoi de genre. Non, 8 sur 10、okay. aussi, mais il y a, je préférais、ouais. d'autres albums. Ouais, je comprends mais... c o m p r e n d s t ça. Effectivement.、Euh, donc, toi, ta pièce、euh, retenue pour l'album de février sera? Ben, c'est le groupe d é f u n Life Lover avec l'excellent album.、Ben、oui.、Euh, Jordum. Euh, Life Lover, qui a dû,、euh, ben, qui a pris la décision de se séparer suite à, au décès、euh, de leur guitariste,、euh, décès nébuleux, a v e c la musique qu'il faisait, pis avec le genre de bonhomme,、euh, Déjà, musique nébuleuse par moment. Ben c'est La vie、ça. devait être accompagnée.、Euh, Life Lover, qui se retrouve au numéro 27 de mon top 30.、Euh, parce que là, c'est pas, pas. Comme e s t pas, les j o u n of the Dam é t a i t numéro 3, et g r o s c était numéro 1 dans mon top 30. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, je vais les nommer. Les, les, les top, mais je vais y aller avec ton top 10. l top 10, i n t o p 10 de Sinistros, dans le numéro.、Bon, on va y aller a v、euh, en c e partant du 10 en allant jusqu'au numéro、okay. 1. Numéro 1 a Vyond Fire et a Fragile King. Qui de... est un excellent album. Le numéro 9, Toxic Holocaust, The Conjure in Command. Le numéro 8, Havoc, Time is Up. Le numéro 7, Hell, Human Remains. Le numéro 6, Morbid Angel et Lude de Venom Insanus. Qu'il l e cru! Mais oui! <laughs> le numéro 5, Septic Flesh, The Great Mass. Le numéro 4, Alarum et Natural Causes. Le numéro 3, Legend of the Damned, Descend into Chaos.、Le、numéro 2, Vector, Author Ça, c'était c o u r a n t cet album-là. C'est d é b i l e <rire> Je a s r ça. Author Isolation. Et le numéro 1 qui est en Ghost Opus Eponymus. Parce que Ghost, tu m'as eu par les sentiments en me disant oui, il est sorti en janvier. Parce que c'est Vector qui aurait eu le numéro 1. Mais là, ouais, Ghost, il est sorti en janvier, Metal Blade. OK, c'est correct. Ça va être Ghost. <rire> Gradéchirme. <combiner>. <rire> Moi, mon top 10 étant au numéro 10, Nomad Transmigration of Consciousness. Le numéro 9, Decapitated, Carnival is Forever. Le numéro 8, Eight Eternal, Phoenix Among the Ashes. Le numéro 7, Havoc, Time is Up. Le numéro 6, Legion of the Damned, Descend into Chaos. Le numéro 5, Vomitory, Opus Mortis i 8. Le numéro 4, Nether s a d d o et In the Flesh. Le numéro 3, Septic Flesh, e t The Great Mass. Le numéro 2, Chrysium, e t The Great Execution. Et le numéro 1, Morbid Angel, e t Loved the Venom. C'est un excellent album, <laughs> effectivement. <laughs> Ah, c'est qu'on a eu du plaisir. Eh oui. Donc,、euh, Life Lover, avec l p e Probablement、euh, le dernier album qu'ils auront fait. Ah, c'est fini, c'est terminé.、Bon. Euh, Life Lover, qui ont une discographie、euh, courte, qui comporte、euh, quatre albums et un mini-album, mais c'est tout bon. Et un mini-single. Et un mini-single, mini-minuscule. -mini <rire> Il est e t i e r les. les Il、oui, était, était mou, là. Il était、ouais, ouais. De, mou, là, c'est ça. Oui, oui. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Des mini-singles mou. Minnie, <rire> single s m o u La Thierry, mais le Rockmaster me disait que, je me rappelle pas de tout ça du tout, mais qu'il y avait une époque où il y avait des 4 0 5 s dans des sacs de chips. Oui. Les Beatles ont sorti des. j'ai des, j'ai des, parce que moi j'étais collectionneur de s Beatles, pour、ouais. ceux qui ne savent pas. Puis oui, j'ai, j'ai toute la série des 4 0 5 s des Beatles qui étaient sortis dans des sacs de chips à l'époque. c'était quoi? C'était enveloppé à non, part, o u C'était en part. C'était un 45 taux normal. Mais pas qu'il baignait pas dans la graisse de chien. Ben non, ben non, ben、okay. non. Il devait avoir un plastique alentour.、Okay. p i、si、tu le débouchais comme une surprise d'un a n s e boîte de céréales. b、okay. e Mais je t u v que c'était un 45 taux. Il y avait pas juste les Beatles qui ont fait ça. Il y en a, y en a beaucoup. Mais ces 45 taux-là sont rares. Puis ça vaut cher. T'es-tu <rire> sérieux? Oui! Mais 45 tours, ils étaient pas brisés dans un sac、pas、d é c h q u e t t e Papa, toi. b e moi, ceux que j'ai, ils é t a i n t pas brisés.、Ah, ben, pis t'en étais-en encore? Ben, moi, j'en ai a une m o i s u n dizaine facile. Ah, ben, i l y'avait toutes des étiquettes différentes. C'était pas, c'était des étiquettes de Capitole. Ben, c'était pas les étiquettes Apple pour cette occasion, c'était les, les étiquettes Potato. Non, Doritos, <rire> c'est Doritos, c'est é t i q u e t t e Doritos. n <rire> o、ah、parce ben, que c'était pas Apple à l'époque que ça, ça, ça, ça sortiment ce c i e s t u n e a u t r e h i s t o i t p a e n p a r l e à l'époque que n a ça, ça, ça, ça sortiment Tu ce f a s m e c i est une autre histoire. J'en parlerai à un moment donné sur Ur-le- Donc,、euh, on va entendre Life Lover, on va suivre ça de mon seul album é a l e n o n c'est mon deuxième album de février qui sort de Project 8 1989 et la pièce de Serpent Crawling Ritual. On retrouve sur Bleeding the New Apocalypse qui est paru en 2011, évidemment, sur Seasons of Mist. Donc, on se retrouve dans, ma foi, un、euh, bon 13 à 14 minutes. Bon, ben, c'est bon, on se retrouve après deux tunes. Go! Oh, you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 プロセディ MC。 89-1、oh. C'est nous! Coucou! Il est 20h02. <rire> nous venons de clore、euh, l'épopée de février. Eh non, c'était pas épopée rock, pas du tout. Avec les Stardust.、Hey. On ne p o s e que ça, le rock. Donc, que... Avec M. Popol. M. Popol.、Ouais, c'était dessus.、Euh... Qui était n é p o e Ah, c'était dans le q u ê t a à d r o i ça. Ça, là, écoute, ça, pis. u、euh... Ce qu'il y avait dans, dans ce temps-là, peau、jamais. de banane. Oui. Allez, g a On ne fera pas le p o s t m o r t e m de, de Télémétropole et de, de TVA, là. On vient d'entendre la formation qui vient de Suède, mon cher. Le Project 8, 1989. Non, c'est pièce... 99. 99, pardon. <rire> tu vois, je me trompe tout l e temps. Et la pièce de Serpent Crawling Ritual. J'aime beaucoup、ouais, le titre. Cette, cette pièce-là était très. Ah, puis le titre a i t absolument.、Euh, Fabuleux parce que ça fait très、euh, cabalistique.、Mmh. Euh, J'ai une grosse image dans la tête. D'ailleurs, une... cette image-là, tu pourrais retrouver ça à peu près intégralement dans le premier Canon avec Arnold. Il y a、euh, un rite très, très païen là, avec、mmh. un espèce de gros serpent géant là-dedans. Là, un fait... genre de robouos、euh, ou quelque chose de genre. Un genre de, oui, c'est ça. Une grosse couleuvre, finalement. Une grosse couleuvre qui se mange la queue, là, qui est en rond. Ça, je ne veux pas savoir les détails. <rire> Donc, cette <rire> pièce est tirée de l'album Bleeding the New Apocalypse. En fait, le titre au complet est celui-ci. Ah oui, c'est long.、Euh... Bleeding the New Apocalypse, c o m e Victricus in m a l i b u s Armis. Qui veut dire, euh, pas de vos、Latin. affaires. C'est ça que ça veut dire. Et, Et c'est paru <rire> en février 2011 sur Season of Mist. Nous avions, juste auparavant. On a eu Life l o v e r Ben, q u e s t Formation suédoise, aujourd'hui défunte, qui se retrouvait au numéro 27 de mon top 30. C'était la pièce Expandera tirée de j u g d o m qui est parue en février sur Prophecy Productions. Et probablement et certainement le dernier album. C'est le dernier, parce que la formation est dissoute. En fait, du moins dans cette forme-là, sait-on jamais? Ben, il va y avoir d'autres projets. Peut-être, c'est ça. Euh, ça, moi, ça m'amène à vous parler un petit peu des sorties、euh, cinématographiques. Ah oui, puis je vais embarquer là-dedans, moi aussi. Bon, ben, on va en parler une autre fois de、bon. <rire> bord. <rire> Les sorties cinéma cin cinématographiques, mais aussi séries télévisées, parce que, tu sais, que toi, t'es devenu comme un, une espèce d'accro comme moi, Ben, série, un peu grâce à toi aussi, parce que tu m'en as amené quelques-unes, dont ta première que je vois, qui est Walking Dead, que je n'ai pas écoutée encore, mais que je me promets de. De commencer dès que Rome sera terminé. Excellent choix d'ailleurs. Rome, c'est vraiment excellent. Walking Dead saison 2, qui évidemment est la, la suite de la, de la première,、hein? Ben, voilà.、Euh, euh, c e s t une excellente série. La mode, depuis, je dirais peut-être les trois dernières années, quatre années, est revenue très très forte au niveau de ce qui était、euh, le phénomène d e s morts vivants et compagnie. C'était principalement au cinéma. Mais,、euh, depuis, Je dirais, il y a une, une mini-série de six épisodes, qui britannique, qui est parue, e、euh, n 2008, si je ne m'abuse, qui est passée très inaperçue, mais qui est excellente. J'ai un blanc de mémoire, je vous reviendrai avec ça. Mais, <coughs> la première vraie, là, grosse série, je dirais, là, qui, a,、euh, qui a, vraiment traité ça dans, de long en large, c'est Walking Dead. C'est très, très bien fait. c'est évidemment une épidémie, le monde devient mort vivant, veulent craquer tout le monde à qui mieux mieux, puis c'est une poignée de résistants, dont un flic là-dedans qui essaie de traverser d'un état à l'autre pour aller à un endroit qui est supposément plus sécur. e Bon, c'est un peu... Bizarre comme scénario, pour le moins minimaliste, mais ça fait la job. La, sa fait. la saison 1 était excellente et la saison 2, qui, qui est en cours présentement, est aussi très bien. Je、excellent. devrais commencer saison 1、euh, aussitôt que Rome、euh, est terminée. À côté saison, on a Fringe, saison 3 qui est excellente aussi. Mon au Fringe, je、euh, suis rentré là-dedans en rafale extrême.、Ouais. Euh, on a commencé ça vers le début octobre, mettons, puis on s'est c l a n c h é trois saisons, là, une en arrière de l'autre. Euh, qui a la quatrième saison, qui est présentement en cours、ouais. sur Fox, qui a neuf épisodes de passé, que j'attends de la version française s o r t e Saison numéro trois de Fringe qui tourne légèrement en rond, même si c'est très très bon, il n'y a pas de problème. Il y a un petit peu de redondance à un certain moment donné.、Euh, Mais le、bah. dernier épisode m'a déplu. Ben, pas déplu, ça m'a déçu un déçu. petit peu. Déçu. Mais écoute, c'est du J.J. Abrams. Il faut savoir que J.J. Abrams, c'est le gars, entre autres, qui est derrière la, la, m a x i C'est lui qui a mis 3, dit émission impossible 3D, d'ailleurs. Exactement. s t a r t r e k Star Trek euh, aussi.、Euh, c'est un gars qui a une façon de concevoir le cinéma, en fait, tout ce qui est、euh, télévisuel, si on veut, d'une façon très particulière. Il nous amène sur des terrains qui vont être Parfois très déroutant, voire un petit peu ennuyant pour nous garocher r un punch en pleine face qui、mmh. va être parfois dé très déstabilisant. Moi, ce que j'ai apprécié de la série Fringe en général, c'est le côté surnaturel,、euh, assez flyé, tu sais, qui se passe,、euh, le, le, le trip entre les deux mondes para parallèles. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est les personnages. Les personnages sont e x t r ê m e n t d r ô s C'est vraiment moi, le Walter b i s h o p l e d a n s il fait capoter Béret, il est vraiment drôle. là, Tu sais que Peter, qui joue son fils. Qui était supposé faire le rôle de Capitaine Kirk, qui a auditionné pour Capitaine Kirk. Puis c'est là que j a Brams l'a vu. Puis q u i dit Toi, toi, Ça a été le dernier engagé pour la série Fringe. Puis tu sais que ce gars-là a commencé sa carrière dans une série pour ados qui s'appelle Dawson's Creek. Il jouait là-dedans, oui. C'est une série très poche, là, des années 90, là. Vraiment très, très poche. Il a commencé Puis ses rôles. Ben, c e s t à d e j'étais au principal, p dans ça. Puis, j'étais certain qu'il était pour être, b n comme après toutes les, les vedettes adolescentes de ces, ces séries-là, d'être c a m p é à dire, ben, un coup que ça va être fini, c'est fini pour toi. Non, non, il est, non, non, il est bon. Il, il, il, excellent.、Oh, il est excellent. Il est vraiment bon, excellent.、Euh... Donc, French est à, c'est a retenir. Il y a, u、euh, il y a un film qui, toi, tu devrais visionner bientôt. Tu m'as dit, c'est,、euh, Apollo 18. Ben, c'est sous peu, là. C'était censé être en fin de semaine. Puis, finalement, on a visionné Super 8, puis deux navets,、euh... D'ordre international qui est.、Euh, <rire> <rire> le premier, c'est. Tu l'as mis dans tes choix, justement. C'est Destination Ultime 5 que j'ai trouvé totalement pourri! Ah, moi,、ouais, t u v a s être très gore, très cool, non, c o u r m a i e o u Non, c'est gore. Pour être gore, il n'y a pas de problème. C'est que c'est trop. À、un moment donné, regarde,、ah, bon, ça se peut pas, style, là. Va... C'est ça qui est le fun, moi, que ça se peut pas. o、okay. k <rire> Mais, quoi qu'il en soit, Apollo 18, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est un film qui est,、euh, c'est un film étranger en premier lieu, mais c'est un film qui décrit la pseudo-mission Apollo 18 qui aurait été avortée pour X raisons dans un contexte qui est assez cauchemardesque. Ça fait poser beaucoup de questions aussi à quelque part, sans être vraiment, c'est vraiment la fiction, là, mais sans être,、euh, appuyé par des preuves,、euh, hein, hein, hein, comment je pourrais dire, Indélébile, ça fait poser beaucoup de questions sur les magouilles derrière les.、Euh... Non, ça ne se peut pas. Oui, c'est ça. Il n'existe pas, ça. Donc, Apollo 18, j'ai beaucoup aimé X-Men First Class. Écœur, a n t u n des top s、oh, de oui, 2011.、Oh, oui. oh, oui. C'est un excellent. C'est le top de la série. C'est、euh... pas le top de la série pour moi, ben, mais je... c'est le deuxième meilleur. Il、oh, est très bon. Très, très bon. C'est pas un film vraiment de super-héros parce qu'on nous amène au début、mm. des. Des découvertes de ces X-Men-là, qui ne s'appellent pas encore X-Men, qui ne comprennent pas leur pouvoir, qui pensent au début qu'une personne est i s o l é e、mm. au monde entier, mais c'est excessivement bien joué.、Oh, c'est très bon. C'est bien bon. apporté. X-Men First Class, c'est vraiment excellent. b o n un film de science-fiction qui m'a vraiment plu, que je pense que tu as aimé plus ou moins, c'est Battle Los Angeles. Moi, je n'ai pas aimé ça,、ah, Moi, j'ai adoré, j'ai adoré le... Ben, pr premièrement, le côté、grandiose. caméra à l'épaule, ça ne me fait pas triber.、Euh... J'avais l'impression que c'était un peu un genre de documentaire.、Euh, les bébites, on ne les voyait pas assez.、Euh, bof, non, ben ça... Moi, Camarade à l'épaule, je n'aimais pas ça. Je me suis habitué.、Okay. Maintenant, ça ne me dérange plus. Puis moi, J'ai trouvé le gigantisme de ce film-là.、Ah, ça pète très, de partout. Très, ça pète très, tout très. le temps.、Euh, dernier film que de, je vais vous parler bri brièvement pour cette séquence, c'est Priest. Moi, j'ai aimé ça.、Ah, moi, j'ai bien aimé Priest. Mais, les, je suis resté sur ma fin. Oui. Ben, j'ai aimé ça. J'ai t r u v euh. Ben, je pense que c'est volontaire. Ben, peut-être. C'est un film qui est relativement petit budget, d'une certaine façon, parce qu'on s'entend J'aime le petit côté Mad Max, peu, Il y a le petit côté, côté Mad Max, il y a le petit côté très evil gothique à travers、ouais, ç un peu futuriste. C'est un film qui déclasse pas,、euh, le genre cinématographique, au grand contraire, et plusieurs bonnes choses. Non, non, mais si, c'est punch, c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. C'est vraiment bon. On va, con, en fait,、euh, on va c o n s t r u i r e musicalement avec cette fois-ci encore un incontournable de réanimation, formation. Formation、américaine. que j'ai manqué cette l'année passée,、euh, formation qui est venue à Trois-Rivières.、Oui. Que j'ai, Pas eu le choix de manquer parce que j'ai é t s malade.、Mm -hmm. Puis là, j'ai manqué ça. Ben, t'as manqué de quoi par、bon. c e r a p p e r t à ça? Ben, il sait ce que je me dis. Si la prestation live est à la hauteur de cet album-là, album que je me suis procuré le premier qui s'appelle Burn, qui est tout aussi excellent. Être,、euh, je l'ai pas écouté encore, mais très ça va me être、bon, bon, meilleur. Ben, pas meilleur, c'est la même affaire. C'est、okay. très, très bon. e t bien, on parle de la formation américaine、euh, Havoc. Absolument! Des jeunes, des jeunes trashers. Oh, ils ne sont pas très, très vieux. Non, pas.、Euh, puis c'est une belle découverte parce que ça, ça nous remet dans le bon vieux trash old school. Oui, mais avec à... un petit côté technique de plus. Oui,、euh, avec une、euh... sauce actuelle. Oh, u、ouais, c'est cool. Oui, puis c'est très bon. live. C'est du bon trash, là, tu sais. A、euh, voir qu'on ne p a s t o m b é dans le piège à la Warbringer, qui est une déception est, oui, de 2011. Oui, absolument.、Euh... vraiment, là, ça, là. Mais en tout c il y en a qui l'ont bien aimé, cet a l b u m、oui. Moi, j'ai trouvé ça. c、euh, a r r Grand-mère, comment l'as-tu trouvé le dernier Warbringer? <rire> C'est sans saveur. J'ai l'impression qu'ils ont pris les deux autres albums, qu'ils ont mélangé s ensemble dans un blender, qu'ils l'ont passé au micro-ondes. Ils l'ont fait fondre sur leur platine, puis、ah, c'est un n i v e a u CD. Écoute, j'aime beaucoup le terme sans saveur. Ben, C'est sans saveur, ça décolle pas, c'est b e n Exactement, ça, ça accorde exactement avec mon appréciation de cet album-là. Autant、ça. que le premier album de Warbringer était très, très bon, le deuxième était tout aussi bon, celui-là, c'est. Ça lève pas. Il se passe à rien. Ça lève pas. Il n'y a, a même pas de facteur wow dedans. C'est m o n impression d'un bol de s o u t préchauffé pour la quatrième fois. Mais qui reste le même bol de s o u ça. Même l'album de Destruction, il lève plus、euh, que ça. Oui, puis c'est pas p u d i q Non, c'est une arme. Mais Havoc! Havoc, c'était cœur. L'album Time is Up, ça, ça a été une très belle découverte de 2011. Moi, je l'ai mis ben, numéro 8 sur mon top 30 de 2011. Moi, j'ai choisi la pièce No Amnesty. Bon, on va écouter ça immédiatement, puis on suit avec mon choix de Havoc qui va être Prepared for Attack, l'ouverture de l'album. e x c e l l e n t Go! Je voulais vous faire、euh, entendre cette magnifique trame de fond un、Et、peu plus longtemps forcer, la... t u e ça. Mais tu pas changé pour 2012?、Euh, J'en ai encore deux autres. Okay, gars, bon, alors, deux autres qui ont été faits en 2009. <rire> <rire> non, je, je te voyais hors r n d être tout mêlé dans tes séries. non, c'est parce、là. que j'ai pris ton album. Non, j'ai pris. Oui, j'ai pris ton album. Je l'ai serré dans ma pochette.、Mmh. L'album qui devait jouer dans la prochaine minute. Et là, j'ai dit, ben, c'est bien bizarre, ça. Comment ça se fait? Que je l'ai mis, mais il n'est plus dans la pochette. Puis, finalement,、okay. je l'ai retrouvé dans la pochette d e f f a i r e s Bon, c'est bon, c'est ça. OK. <rire> c e c i é t a n t dit. C'était、euh, à l'instant, formation polonaise, Nomad et la pièce de Demon's Breath. C'est bon, ce t o n e l à Ah,、oh, c'est hallucinant. Ah, o u i c'est petit. Que l'on retrouve sur l'album Transmigration of Consciousness qui est paru en mars 2011, sur Witching Hour Production. Il est à noter que je n'ai pas découvert. L'album de Nomade en mars, mais bien en. Je dirais. avril. <rire> non. Je dirais peut-être plus fin octobre, début novembre. b o n mais il y avait des albums aussi que j'ai découverts sur le tard, mais c'est pas grave. On le dit pas. Bien là, j a i trop tard. OK. Je l'ai dit. a i s j a i découvert en mars 2012. J'étais en、ça. avance sur mon temps, tu sais. Mais non. En, je l'ai d écouté en, en. En mars 2009. C'est ça. C'est ce que je devais dire. t r s b i e Donc, très bon nomade. Juste auparavant, nous avions le doublé d'après-animation de, de... Havoc.、Euh, a v avec, e、euh, n ce qui me concerne, Prepare for Attack, qui était la pièce d'ouverture de Time is Up, qui est parue n mars également, 2011 sur Candlelight. Et, et moi, j'avais choisi No Amnesty, qui est la pièce numéro 3. Et Havoc se retrouve, e、euh, n position numéro 8 de mon top 30. Et moi, en position numéro 50、167. de mon top 10. Comme c'est 7. e u m e s e m b l e que t'es dans le champ pas mal parce que t'es en plein 7. C'est en plein ça. C'est en plein 7. En plein 7. On va entamer la portion avril. Écoutez, il y a une chose qu'il faut comprendre ici. C'est certain que probablement plein d'autres bonnes choses pour vous autres qui sont sorties en janvier, en février, en mars, et ainsi de suite. Mais on s'en fout. Mais oui, en premier, <rire> on s'en fout, évidemment. Mais il faut comprendre que ici, c'est des trucs、Sinistros、et qui ont marqué Sinistro, c'est qui m'ont marqué moi. là, on n'en finira plus. Ça serait plus une, une, une, rétro undead sur trois émissions. Ça serait une rétro, e u n'en finit plus. p a r c e que le problème. S'il aurait fallu faire ça chaque année, on serait encore aujourd'hui en 2008, en Probablement. a h <rire> <rire> Ça, ça c'est bon, ça. <rire> oui, ça, c'est certain. Bref, tombons en avril, cette fois-ci, avec ton premier choix. Ben, mon premier choix, j'y vois avec,、euh, formation norvégienne, qui est un one-man band d'un batteur. Pourri! Pourri! Un One Man Band, un batteur qui s'appelle Sarky. Le projet s'appelle Sarky. Et ça comprend entre autres、euh, Nocturno a Culto de Dark Throne au vocal. Ils font un genre de trash black metal,、euh, saveur très old school. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien ça.、Euh, moi, j'ai choisi la pièce pessimiste. Sarky qui se retrouvait、euh, en 13ème position avec l'album Oldarian. Old Ariane, vieille oui, Ariane.、Euh, vieille Ariane. Vieille ça, Ariane, d'accord.、Euh, moi, en ce qui me concerne, pour,、euh, suivre la pièce de Sinistro, c'est une pièce tirée du, de,、euh, dernier album live de la formation canadienne Voivod. Pièce,、euh, qui est tirée de l'album Warriors of Ice, qui est paru en 2011 sur l'étiquette Indica.、Euh, je suis, un peu comme toi, on n'est pas des fans d'albums live. Ben, moi, je ne suis pas un grand triple. Moi non plus,、hein? mais il y en a qui se démarquent. Mais tu sais, celui-là, je ne l'ai pas écouté, h、euh... Honnêtement, là, je trouve que c'est. t r è s correct. C'est très correct. Le choix des pièces est bon aussi. Ben, C'est à peu près le, les, les pièces qu'on avait e u droit、euh, quand il est venu au 3e Metal Fest.、Euh, Exactement. Sans moins Ripping a Days i s、ouais, une mais... autre, je pense. Oui, a s en fait,、euh, je pense que. Il Y'avait-tu fait Nuclear War? Tu me rappelles pas. Mais ça Oui, oui ouais, possiblement、okay. que oui. En tout cas. C'est sensiblement、oui, euh... le, le même p r o j e Moi, je sais qu'il y a、euh, The u n k n o w n k n o w s me semble là-dessus,、euh... Oui, effectivement, c'est la deuxième pièce.、Ouais. Mais bref, moi, ça sera Ripping h n d a c h e s que j'ai choisi parce que c'est. u n e x c e l l e n t c h o i x puis c'est un classique de l'album Roar、ah, okay, qui est m o n p r é f é r é 8 5 Tout à fait, qui est mon préféré. Mais avant de se taper ces deux pièces-là, soit de Sarké et de Vaiva, dont on va aller en pause publicitaire,、euh, chers petits amis.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 Salut, mon Dani! Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du coup de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. o、oh, u o、oh, u i s aussi, tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes, puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Dani, on va te les changer les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment tripans, t et ils connaissent ça pas à peu près.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 The emotions cleanse d b y suffering. Catharsis negative. Eh bien, c'est le, le, vraiment l'enfer <rire> c é t a i t drôle.、Ah, Sinistro, c'est parti sur une dérape de matraquage hallucinante. J'en ai eu des mots de vente tant j'ai rigolé. Et non, on ne vous partagera pas non, mes pas montées du de、tout. lait. Non, non, non, non. On vient d'entendre la formation qui vient du Luxembourg. Du Luxembourg? Ben,、eh、bien non,、imagine. ça vient de la s u i s s e C'est pareil, c'est deux municipalités voisines. Ah, c'est comme trois v i e i l e s trois v i e i l e s Ouais, c'est ça. C'est à peu r è s ça. Ben oui. C'était Samael avec l'excellent album Lux Monday qui se retrouvait en numéro 23 de mon top 30. On a entendu la pièce Of War. C'est paru sur Nuclear Blast plus tôt en 2011. C'est un bon album. Très bon album. Moi, je pense que Depuis plusieurs albums. Ah,、oh, euh, il se trompe. Moi, pas. De, moi, depuis Ring of Light, là. Non,、euh, il se trompe pas vraiment.、Euh, Même Eternal était cœur. Moi, je l'ai pas connu. J'ai commencé à m'aller avec Ring of Light. Ok,、euh, tu que que solar, soul, euh, ouais, mais bord, tu devrais et... écouter Eternal, il est vraiment bon. Excellent. Ouais.、Euh, nous avions auparavant la formation. On a entendu Sobli u e Retum,、euh, formation euh, norvégienne, euh, qui se retrouvait en numéro 28.、Euh, C'est toujours de mon top 30 à moi, là,、oui. pas celui de réanimation.、Mm -hmm. euh, si vous voulez le lire, le top, le, le top 30 et les chroniques s'y rattachent, allez voir sur hurlemort.com.、Euh, tout est écrit là-dessus. Tout, tout est écrit et plus. Et plus. Et même plus encore. Vous avez même des liens de YouTube en plus. De, de YouTube De t o i t u b e m o i tube Moi, tube, <rire> moi, tube seulement. s u b l i e r e t u r c é t a l'album、euh, A Touch of Death、euh, qui est paru en avril 2011 sur Battle God t e Records. On a entendu la pièce de Beast.、Oh, C'est un excellent album. J'aime、euh, bien ça.、Euh, du côté, euh, Moi, j a i rien à dire contre c e côté de Dead Black. C'est cool. s t apparemment, nous avions v i v a d e la pièce Ripping a Dakes. Qui est une pièce originale de l'album Roar, mais qui apparaît sur Warriors of Ice, album live, qui est paru en avril 2011 sur Indica. Et je crois que c'est. Ben oui, je sais que c'était enregistré à Montréal, mais à quel endroit exactement? C'était. l、euh, taverne chez. Chez Bonhomme. <rire>、euh, je vais vous le dire.、Euh, au Club Soda. Au Club Soda. Au Club Soda. Au Club Soda. C'est une belle place de spectacle, d'ailleurs. Pas、passant. là, quand l n a la w e q u i n i Papi? s Tout à fait. Oui,、oh, c'est、euh, ouais. une belle place. Oui. Bref,、euh, nous on allons. On a deux doublés. Oui, toujours dans le mois d'avril, évidemment. On va y aller avec deux、euh, formations qui nous ont euh, également euh, fortement marquées. La première étant. En fait, je dirais que pour se donner une espèce de. Rester dans le même ton de. l s e Samael. De、hein. Samael, on y est là avec la formation qui donne dans, une, dans un. Un. un Lac industriel. a s s e z t sympathique. Symphonique.、Euh, ouais.、Fait. Formation de graisse.、Euh, non pas de substance. g r a i s s e u s e s i l s sont insaisissables. n <rire>、euh, Eux autres, à la couche, au casson graisé, à Saint-Tapé-de-Suie, ils sont parfaits. C'est le c o c h o n qui est pas capable de les attraper. <rire> <rire> La formation Sceptic Flesh. Sceptic Flesh,、euh, moi j'ai choisi la pièce Five Pointed Star、euh, de l'album t h e Great Mass. C'est parce que c'est pas c e que j'ai choisi, moi. Non, j'espère <rire> parce que ça irait pas très très bien. Beau、bon, f a i t des doublés, là, mais mettons pas les deux.、Ah, On、okay. repeat, dos.、Euh, moi, ça se retrouve en cinquième position、euh, totale. Toi, je pense que tu l'as mis pas mal plus haut,、euh, Moi, c est c est Sceptic Flesh, je l'ai mis en troisième. troisième, en troisième.、Ouais. Cet album-là, honnêtement, là, m'a. Énormément marqué. Non, c'est un très bon album. Ouais, ben, tu vois, regarde, c'était un peu à grâce à ça que j'ai commencé à triper.、Euh, J'étais patente de fou. Là, ouais, là, ça fait un peu plus g r o s e Un peu plus bizarre. Là, ouais, ouais, c'est ça. Plus、un、bizarre. Puis moins <rire> comme t'aimes pas. <rire> <rire> ouais, ça, j'aime pas ç e t t e <rire> p a t o t <-être>. C'est d <rire> r ô l e parce que je parlais avec le Rock Master un moment donné et il dit Je le sais, t'aimes ça le black metal Il dit Ce que t'aimes pas, il dit C'est la première époque du black metal, très rasoir. Il d i t q u o il i dit plus qu'à l'époque de la black metal. Il dit,、oh、oui, oui, i ça s'est bien, bien transformé en star, mais il dit tout ce que t'aimes pas, c'est le black metal des années 90, là, super、oui, rare. s、oui, Je dis, exactement, j'aime pas ça. C'est un peu comme le, les matins humides d'été, que tu dors, t'attends. Oui, oui, oui. Oui, e u i oui. Moi, quand ça vient de la nature, c'est pas si pire, mais quand c'est distortionné un peu. Ben, quoi, que le black metal de, ce, de cette époque-là, Les tripes Avec la nature aussi, ça. Oui, ils sont en parfaite <rire> communion avec,、euh, avec les, les. Comment on appelle ça déjà? Les cigales, les, les compagnies. C'est ça, c'est ça. o u toutes、la、beurrées ci... en, en noir, des goulinets, puis avec、euh, des, des, des, du sang beurré partout. Puis on est là.、La、bon, on ci... écoute le chant de la、le、cigale. La cigale, la, la cigale ayant gueulé tout l'été, ce fut fort dépourvu. Lorsque quand le. Chaud l o r a s est arrivé. Lorsque Black Metal <rire> fut venu. <rire> voilà. Donc, allons-y avec la formation Septic Flèche, un doublé qui sera.、Euh, e、euh, n en fait,、euh, tout de suite、euh, suivi de ma pièce de Sceptic Flèche, qui est de l'ouverture de cet album, pièce que je ne peux décrocher, The Vampire from Nazareth. On y va après ça avec un autre doublé, oui. Cette fois-ci, qui est u n peu plus d'un album le... que je t'ai fait découvrir, oui, fait.、Euh, vers la fin de l'année, e、euh, f f e c t i v e m e n t Et, euh, formation suédoise donne dans un dette très graisseux, très grasson, Mais、euh, relativement traditionnel. Beau traditionnel, e u à sa tendance t r a s h y un peu ses bars, s e s b è r s qui s'appelle、euh, Vomitory. Vomitory, avec l'album Opus Mortis 8, euh, qui, moi, se retrouvait en 19e position. Moi, il est en 5e position et je réitère ce que j'ai dit depuis le début en parlant de cet album-là. Vomitory, j'ai écouté ça il y a plusieurs années, j'avais complètement décroché. Je trouve encore que c'est un、le、des nom noms les、agilé. plus poches <rire> du métal, mais je trouve que c'est un des meilleurs albums. Oh, il est très bon, cet album. -là. Donc, allons-y de ce pas avec Septic Flesh.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 Yeah. Oh, que oui. que 21h13 et on vient d'entendre un des doublés de ce top réanimation, c'est-à-dire la formation Vomilary, r form formation qui vient de Suède et、euh, tirée de l'excellent album, album Opus Mortis 8 qui est paru en avril sur Metal Blade. Moi, je vous présenterai la pièce The Dead Awaken. J'ai été subjugué par cet album. Oh u i c'est un excellent album.、Euh, même que ça m'a fait de la peine de ne pas être capable de l'insérer dans mon top 30 parce qu'il y avait trop de bons stocks. b bon, i on... tu fais comme moi, tu fais un top 31. Bien oui, mais <rire> parce que m'écouter, je ferais un top 32 aussi. Oui, tu... c'est <rire> sûr que quand tu commences à faire ça, là, tu peux te ramasser facilement avec top un, un top 100. Oh、ah, oui, oui.、Ouais. effectivement. Même qu'à un moment donné, quand je te parlais, tu sais, q u a Les, dans, dans les dernières émissions de 2011, quand, quand on était dans le parking, tu, sais, tu m'as dit, ah,、euh, oh, moi, il s v o n t en avoir à p r è s 15, 20, là. Là, j'étais comme découragé. C'est Sumu qui est passé sévère. Sumu, o dans ma tête, j'en avais déjà 53 sortis. e Tu vois, j'en ai pratiquement deux, OK. Bon, on va y aller autrement. On va faire un top 30, puis on verra s'il reste e、euh... <coughs> Oui, mais tu sais, il reste une chose à travers tout ça, c'est qu'il y a eu plusieurs albums, énormément d'albums qui sont sortis en 2011. Il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais. Il y en a pas tant que ça qui m'ont vraiment marqué, là, proprement dit. Non, non, là, je comprends ce que pour, tu veux dis. Pour、dire. être capable de, tu sais, je le disais tout à l'heure, j'en ai 27, là. Mais je peux dire, honnêtement, que sur ces 27-là, les 27 m'ont marqué, là, dans l'année.、Mm. Tu sais, après ça, arriver pis u dire, e、euh, bah, en tout cas, à ce qui me concerne, arriver dire, ouais,、well, ok, c e album-là, j'ai trouvé ça bon, cet album-là, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça bon,、euh, là, je pourrais en avoir,、oh, là, ouais, 50, ben, 50. Oh oui, ben, c'est pour ça. C'est p o u r ça que moi j'ai fait mon top 30. Après ça, j'ai fait、euh, les mentions plus qu'honorables. Après ça, j'ai fait les très bons. Mais tu a s poussé le devoir beaucoup plus loin que moi. Oh, j'avais du temps à perdre. Tu sais. Mais tu sais, moi, quelque part, je me suis dit, bon, la Retro Undead, ben, en ce qui me concerne, ça va être.、Euh, Puis je pense qu'on a, sans vraiment se concerter proprement dit, là,、euh, au p o i n t virgule, Euh, on est arrivé à la même conclusion mutuellement de dire, ben écoute, ces albums qui nous ont vraiment marqués,、mmh, tu sais, ça donne le nombre d'albums que ça donne d'un titre dans trois quagnards. De toute façon, on ne passera pas, je t r o u i s au mois de mars à faire une r é t r de 2011. Ben, C'est parce、là. que ça viendrait un petit peu hors contexte à certains moments. Tu sais, Vous de avez juste、là. à aller voir le site d'Hurlemort et le site de réanimation, puis à aller voir ce qu'on a écrit, ce qu'on, tu sais, puis faites vos fouilles par v o u s、euh, t u s a i s p a r vous m ê m e sur l'un ou l'autre des s i t s i vous êtes capable de vous rendre sur l'un ou l'autre des sites web. Vous êtes C'est capable De vous promener un peu partout sur Internet pour fouiller les c o n t i n e s J'imagine. C'est sûr qu'on ne vous mettra pas le pain dans la bouche non plus. Et on vous le mangera encore beaucoup moins. Non, ça, ça ne s t surtout pas. Donc, de ce doublé de Vomitory, Sinistros, on avait une pièce aussi.、Et、oui, moi, j'ai choisi Bloodstained,、euh, qui était la pièce numéro 2.、Euh, Vomitory, qui se r e t r o u v e i t en 19e position de mon top 30. Euh, moi, je veux juste leur valider. Moi, il me semble que tu l'as mis très haut, toi. 5,、euh, je pense. e f f e c t i v e m e n t c'est le numéro 5,、mm. tout à fait, oui.、Euh, le doublé qui précédait celui de v o m i t o r a t e e t celui de Saptic Flash. e、euh, formation de la Grèce. Un n o m de Grèce. Et le très bon album de Great Mass qui est paré en 2011 sur Season of Mist. Écoute, cette année, je pense que Season of Mist, on s o r t i un gros、bons. label, c e s t un gros、cool、label important. Très, très gros label. Oui, oui, oui. Il a sorti beaucoup de bons、ouais. trucs. Euh, la pièce que j'ai retenue était la pièce d'ouverture de l'album, The Vampire from Nazareth, qui, moi, écoute, cette pièce-là, j'aime tout l'album, mais cette pièce-là, elle rend fait、euh, un effet, mon t'sais, ami. Tu s a、euh, l'espèce de, de, de petit accord, comme un peu dissonant, qui se dégage. Quand la, la chanteuse, à part au début,、ouais. c'est très vampire. Là. Ben, oui, ça fait. C'est un bras. Oui, mais tu as les brass qui viennent à refaire ce qu'elle faisait comme au début,、ouais. mais encore plus majestueux.、Ouais. C'est vraiment cool. Oui, effectivement. Et toi, ta pièce de, ce de Flash, moi, c e doubler de Surtic Flesh? Moi, c'est Five Points of Star. C'est ma, ma préférée d'album. Très album, bonne pièce. pièce、euh, oui, effectivement. Qui est,、euh, en fait, je te dirais que je me suis. Je me suis,、euh, ordonné d'aller redécouvrir ce qu'ils avaient fait avant parce que c'est pas tout assez, c'est pas vous, je... facilement Moi, disponible. Ben,、ouais. j'ai connu cette petite flèche avec cet album-là. Pis u c'était un peu grâce à toi aussi parce que. Je vais être franc avec toi. J'ai accroché sur cette petite flèche avec cet album-là. o、okay. k Là, je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que Cominian m s e m b l e t i q u il était pas mal bon. Il, il, on est facilement capable de se le procurer. Mais、Som euh, Sumerian Demons, c'est pas trouvable. l e s choses qui arrivent, c'est un peu comme les albums de Mélékech, sont assez difficiles.、Ouais. Et puis, Genesis, il n'y a pas de problème, mais l'autre avant, ce n'est pas trouvable. Là, non,、si、non, non, non. Puis, j'ai refait des recherches, j'ai vérifié avec ça. Puis, les, les vieux, vieux, vieux, là, même e En version,、euh, illégale, ça se trouve même b e a u là. C est, c est, non! C'est incroyable. C'est drôle, hein, parce que, pendant la période des fêtes, j a i e n v o y é une coupe de courriel à Pierre, à dire, hey, t'es-tu capable de me trouver ça? Il première affaire, il me dit, non, il dit ça, il dit,、euh, c'est un i m m l a t i o n Il me dit ça, il dit, c'est un téléchargement légal où il donne lors des shows. C'est un e p j e d i s bah,、bon, okay. o k a h le mini-album? Ouais, le mini-album Providence,、euh, qu'on va retrouver dans, e、euh, les, bon, en fait, c'est ma vingt, mon vingt-quatrième choix. Euh, J'ai dit, OK, d'abord, t'es-tu capable d'avoir ça en parlant de s e p t i c f l è c h e、uh, Summerian、uh, Demons? Il a pas dit, non, j'ai、euh, personne qui l'a dans ses fournisseurs. p u i s moi, j'ai regardé de mon côté aussi. Même non. Amazon.、Euh, ah, non,、euh, ça, non, non. Oui, ça, c'est non disponible. Finalement, j'avais réessayé avec un autre truc. Là, il dit, ben, peut-être que trois en deux, trois, un en trois va être disponible. Et oui, il était disponible. Bon, mais là, j e commencé à être découragé,、là. Euh, donc, euh, nous avions,、euh, ce doublé,、euh, qui était,、euh, celui, e n en fait, parmi des top réanimations. On appelle les top réanimations ceux qui sont choisis conjointement par Sinistros et par moi-même. On va... Est-ce du... qu'on pourrait faire au début février,、euh, sur le site de réanimation? On pourrait les... Les écrits, les top-top de réanimation, là, Oui, absolument. Wow. Ouais, a i s Cinq, six albums, d'après moi, là, tu sais, Oui, on pourrait faire le lien. Tu le, le... f a i t comme des doublés, là, c e Absolument. Wow,、cool. oh, oui, je peux mettre ça en ligne, là, assez rapidement, d'ici la, la fin la, du week-end.、Euh, je vais poursuivre avec mes,、euh, je dirais, mes attrait s particuliers pour certaines présentations cinématographiques. Le, for, euh, le film Steakland. Je n e tout... sais pas c'est quoi, ça. Je voyais ça sur ton site tantôt. Je disais、euh... tout à l'heure que c'était e、euh... n français, c'est quoi? Steakland. o、okay. k、ouais. C'est un, un steakhouse, ça, finalement. C'est Terre des Steaks.、Okay. <rire> <rire> Terre des s t a k e <rire>、euh, je disais tout à l'heure, un peu plus tôt à l'émission, que depuis un certain nombre d'années, le, le, le, je dis pas la mode, là, parce que j'espère que ça n'est pas une. Ça n'est pas une. Mais que le, Le goût du,、euh, du film de Mort-Vivant est revenu très à la mode. C'en est un.、Okay. C'en est, est un, mais c'en est un qui est très froid comme film. C'est très, très froid parce que Stay Clan raconte l'histoire d'un survivant d'une certaine région qui, lui, ne vit que pour lui, ne vit que pour、euh, survivre journée après journée. puis, q u il se fait joindre quelqu'un, malgré lui, quelqu'un qui est joint à lui, qui est totalement, là, mais complètement un v e r t comme on pourrait dire, là, dans, dans le milieu de la, de la survie au travers des, des, zombies, des morts vivants. Et il se doit de lui apprendre à survivre, mais finalement, il, il forme un espèce e de team qui est un peu chaotique, là, mais, écoute. Ça brasse énormément. C'est un bon film. C'est très post-apocalyptique. Moi, je trouve que c'est pas un film à très grand budget non plus, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour les amateurs de films de zombies. Un film que t'as u probablement aimé autant que moi, c'est Season of the Witch. Oh, très, très bon. Nicolas Cage, excellent.、Euh, dans Ron Pearlman est excellent、ouais. aussi dedans.、Euh, Season of, of the Witch, moi, j'ai, bah, je pense que c'est J'ai bien aimé la fin, là, le... Hein? Oh, ouais! <rire> Exactement. C'est un petit punch intéressant.、Ah ouais. Qu'on retrouve plus souvent au cinéma. m a i n t e n a n t C'est mais... un film qui est très médiéval dans son ensemble, non, est qui,、cool. est très, euh, qui est porté énormément sur l h é r i t a e Dans le fond, c'est un Templier.、Euh... C'est un Templier. Je pense qu'il est traduit par le sang, sang des Templiers ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est、euh... un drôle de titre qui n'a pas rapport avec.、Euh, le Dernier Templier. Le Dernier Templier. Euh, donc, Mme a a d v e d e t t e comme on l'a dit, Nicholas Cage et Ron Pearlman, qui font,、euh, non, oui, oui, c'est ça, effectivement, qui sont des croisés, mais des croisés qui sont un petit peu rebelles. La qui, la très rebelles. Qui décident de tourner le, le, le dos à l'église, qui sont considérés comme étant des, non pas seulement des déserteurs, mais bien des hérétiques au bon, vu. Ils sont de, de l s vont s'entêtement rendu paria, là.、Aussi. Tout à fait. Et,、euh, ils o n t l e choix d'être condamnés à mort ou...、Oh、b on d t d'ailleurs conduire une sorcière. On、euh. <rire> doit conduire une sorcière à une abbaye qui doit être exorcisée.、Euh, je pense qu'à r e n d y là, le choix est assez simple. Donc, ils décident de, Mais c'est une aventure assez périlleuse. Et puis,、euh, Toute une histoire de tromperie avec tout ce qui est le, le, le, le mal et compagnie. f i Tout au long, ils se font berner et ainsi de suite. Mais bref, je ne peux pas dire Le Punch non, parce non, que non, Le Punch non, non. est vraiment beau.、Bon, Mais c'était un excellent film.、Euh, Puis écoute,、euh, je te dirais que ça brosse pas p é r i n C'est cool. C'est très, très bon. Un des très bons films de cette année, qui est un film de super-héros, il s'agit de Captain America. Moi, j'ai bien aimé ça. Oui, c'est un film qui Ça m'a rappelé les Captain America de ma jeunesse quand j'achetais mes tu... comic books. Exactement. Tu sais, c'est ça. C'est très fidèle. Oui, c'est ça. C'est très naïf aussi, dans le sens que, Euh, J'ai aimé le petit côté où est que, tu sais, il est super vedette pendant que tous ses confrères. Si on en hein, reste à desserre dans la guerre au front. Ah,、ouais. oh, je suis le Captain i e America. Oui, acheter des、ah. bons de guerre.、Ah, c'est quasiment <rire> <'est, c> <rire> rigolo. Oui, tu sais. oui,、ouais, mais c'est un film très comic book justement.、Oh, comme ouais, tu L'imagerie d l i、cool. est excellente. Le, le personnage est très, très bon. Il fait très Captain i e America. Certains ont reproché, m, à la rigueur un petit peu aussi, que le costume est. est Un peu différent. Ouais, il est très modernisé. J'ai mais... remarqué que le bouclier, quand il se fait briser, il reste brisé. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, les films américains, d'habitude, l'autre il se relève puis le bouclier est encore flambant、ouais. n en neuf.、Ouais. Mais lui, il est scratché, il est scratché. Oui, effectivement. Ça, j'ai trouvé ça bon. Quelque chose de réaliste. Mais au niveau de son costume, il, évidemment, tous les films de super-héros qui sont sortis dans la vague des années 2000 et, tentent de rafraîchir et de mettre à, à la saveur du jour un peu l'aspect. X-Men, ils n'ont pas du tout l'air de ça dans les comic books. Non, non, là, non, non c'est clair. Ils sont tous habillés là, quasiment. J'ai bien aimé maso, le、là. clin d'œil de la fin où ça, tu vois la boucle qui commence à se virer à l'entour des Avengers. Exactement. Là, ça, c'est cool. Oui, là, parce que j'ai vraiment hâte de voir oh ça. Oh, que oui, tu sais, à la fin de Hulk, On voyait comme un genre de petit clin d'œil. Wop, à la fin d'Iron Man, t'as un autre petit clin d'œil. Puis là, ah,、oh, ben là, t'as barnouche, correct, là. Ah, oui, oui. La boucle. Là, Captain America,、là. un excellent film. Un film qui donne un peu dans le. On parlait d'hérésie, ben c'est The Rights, avec Anthony Hopkins. Toi, t'as un a, peu de misère, hein? Ben, pas un peu de misère. Je, je trouvais que c'était trop pro-catholique, trop.、Euh, American. Tu sais, C'est、euh, American euh, Jesus. Oui. C'est vraiment ça.、Oui. Par contre, moi, j'ai écouté le film une première fois lorsqu'il est sorti et j'ai trouvé, trouvé ça un petit peu soft.、Okay? Oui, c'est mou, légèrement.、Oui. J'ai trouvé ça un petit peu mou parce que je m'attendais vraiment à avoir un truc d'exorcisme et pouvoir faire. Mais Hopkins, quand il est possédé, c'est hot. Je l'ai réécouté une deuxième fois、ça. quelques temps après et je dois dire que je l'ai apprécié doublement parce que je l'ai revu d'une espèce d'optique différente. Ben, écoute, Anthony Hopkins, dans tous ses films, il est excellent, long, là. Il excellent ce, ce, cet acteur-là. Mais,、euh, si, donne-toi la chance de l'écouter une deuxième fois, il tombe un petit peu plus dark, le film. Peut-être. Oui.、Euh, un autre film de super-héros que j'ai trouvé bien, mais, écoute, ça n'a pas été mon meilleur, c'est t h o r C'est bien. C'est bien. Nathalie Portman, très décevante. Oui. Parce que, que tu sais, avec le rôle qu'elle avait eu dans Star Wars,、euh, tu sais, qu'il l'avait comme consacré au statut d'actrice qui est quand même bonne. Mais, là, il me semble qu'elle a, a peut-être été mal dirigée ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait, mais... fait un peu le post-mortem des trois rôles qu'elle a joué dans les trois premiers Star Wars, finalement, là, qui sont les trois derniers à être parus. C'était correct, là. Mais quand tu regardes ça, là, puis tu lui réécoutes, là, écoute, elle était juste figurante, là, pis u、oui, elle n aurait pas pu aller plus loin que ça, non, là. o u c'est sûr. t s a i Fait que dans ça, ça me surprend pas qu'elle ait pas pu avoir le rôle de soutien qu'elle devait avoir. C'est correct, t'as. C'est correct parce que y a un petit côté clown naïf là-dedans, là, qui y a quelques bons gags au centre à un ce moment donné, comme lui est habitué, là, quand Au Valhalla, parce que tu veux quoi? Tu tires à terre parce que t es content. Il prend un café, puis il aimait ça, il tire la tasse à terre, puis tout le monde est comme, mais là, p u r q u o i t'as pas aimé ça? Non, non, j'en vois encore, c'est cool. C'est cool, parce que comme dans la période où j'ai écouté ce film-là, il parlait du Bifrost. Oui. Puis j'écoutais en même temps le band norvégien Bifrost. Ah, c'est donc bien drôle. Effectivement, le timing était bon. Mais écoute, Thor, c'est un bon film, mais moi je l'avais coté seulement 7 sur 10. Ça vaut pas bien plus. Zombie Diaries 2, qui est World of Dead, qui est le, évidemment la suite du premier. Je ne sais pas si tu avais vu le premier. Aucune idée, moi. Bah, écoute, moi, j'ai adoré ce film-là, le premier. Le deuxième est tout si bon.、Euh, c'est très, c'est très gore, c'est très déjanté, c'est assez violent. En fait, film de, film de zombies, c'est probablement dans ce qui se fait là, actuellement, les plus sanglants.、Là. Moi, je trouve ça vraiment correct. Bon, on a parlé de Fringe, Contagion. As tu veux le film Contagion? Non, je ne le i Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas si je devais oui ou non.、Euh, finalement, c'est n o n qui a gagné. Bon, écoute. Contrairement à ce que j'aurais cru, je, je m'attendais à voir un film où c'était le chaos total,、ouais. l'anarchie. C'est qui l'actrice connue qui là est là-dedans? Ben, a n t o i n t Damon qui joue dans ça. Oui, mais la fille, ce n'est pas Gwyneth Paltrow qui est là-dedans. C'est、euh, Gwyneth Paltrow.、Ouais. C'est très psychologique comme film. De la façon. Je suis allé voir une couple de previews, je suis allé lire une couple de, de, de. Mais moi, ayant une attente, sur le moment, j'ai dit, oh là, qu -ce que c'est ça. Mais finalement, j'ai embarqué dans le film.、Okay. J'ai embarqué dans le film, puis cette espèce d'aspect de, de pseudo-conspiration,、euh, je dirais q u i Un but pécunier, là-dedans, j'ai dit, ouah, ça peut refléter un peu,、là. Une ouais, réalité. C'est ça. j'ai quand même bien aimé le film.、Euh, Death Valley, c'est une série. Je parlais tout à l'heure d'une série qui porte le nom de,、euh, de Walking Dead. Death Valley vient de sortir. Il y a, je pense qu'il y a jusqu'à présent peut-être quatre ou cinq épisodes maximum de, de disponibles. C'est un peu plus clown, dans le sens que c'est un peu plus humoristique comme série, mais c'est une autre bonne série de zombies, pis u ça se passe vraiment avec une force spéciale qui a été mise en place, policière, pour dégommer du zombie. Mais tu sais, il y a un peu d'humour à travers ça.、Okay. Mais c'est une bonne série, ça s'écoute bien. Un film que t'as probablement aimé, qui est un film documentaire quelque part, c'est l é m m y n o n ça, c'est excellent, ça. C'est vraiment excellent. Qui parle Je le recommande évidemment... à tout bon métalleux qui se respecte. Qui, qui parle évidemment d'un icon qui est l'ami c h a e l m i s t e r de Motorhead, qu'on découvre vraiment dans son quotidien. Bon, dans sa plus simple expression. Et contrairement à ce que peut-être certaines personnes pourraient dire parce qu'on, En t e n t que c'est quelqu'un de consacré quelque part aussi, là. Moi, c'est le droit de Billy, Billy Bob, Billy Bob Torton. That guy is really rock and roll. <rire> Pour <rire> que Billy Bob Torton h n dise ça, c'est parce que ça o i t ê e une fresse. Effectivement. <rire> pis u la portion, ce qu'on voit Dave Grohl dans son studio, qui、oh, est, est content、cool. d'avoir invité Davey à、cool, jamais cool, avec, vois, là.、Cool, pis qui, tu sais, il dit écoute, pis u Dave Grohl, c'est quand même un papier o c k s t a r là.、Ouais. Tu sais, qui dit écoute, il dit, t'es mon idole, là. J'ai tout le temps rêvé de pouvoir jouer quelque chose avec toi, tu sais, pis... Euh, c'est le fun que tu prennes la peine de te déplacer puis de venir dans mon studio qu'on est à, avec a u t i m e tu sais. Puis Lemmy qui est là, du coup,、cool, kid, tu sais. Ben, o a leur dire, regarde, n e p d s ce temps-toi pas, là. Je suis tout de suite passé en me tente, ça finit là, tu sais.、Mm -hmm. J'ai bien, bien, bien aimé le, le film de l é m m y <coughs> On va en garder pour un peu plus tard. On va continuer musicalement cette fois-ci avec un de tes c h o c o i s Eh bien, oui, numéro 7 dans mon top 30. C'est la formation anglaise. e l l o a pris tout le monde par surprise.、Euh, l'histoire à côté de, qui est à, à l'entour de e l l C'est un band du début des années, des années, 80 qui avait signé un gros contrat de disque.、Euh, le chanteur est décédé. Le disque ne s'est pas fait.、Oui. Euh, le band a splité.、Euh, plusieurs décennies plus tard, le band s'est reformé. Euh, sans le c h a n t e n t évidemment.、Ah、ben, tiens donc, toi.、Euh, ils ont pris le frère du guitariste, qui est un, un acteur. Un danseur、euh... de ballet invité. Non, dans pas du t o u a n s le bol choy. C'est、oui. un comédien et acteur anglais. Un,、euh, un comédien de théâtre, je pense.、Hein? Oui, mais il fait, il fait des séries télé、okay. aussi.、Euh... Euh, c'est lui qui chante sur l'album, c'est lui qui est en spectacle, puis c'est tout le côté théâtral、euh, complètement flyé qui est à l'entour de ça.、Euh... Oui, parce qu'il est assez、euh, provocateur dans ce qu'il fait.、Hein? Ben, lui, il se promène,、euh, il a un micro sans fil euh, euh, à la bouche, là, dans le fond. il、euh, y a une auréole de, Une couronne de é p i n s couronne d'épines, pis u il est habillé en curé sur le stage, pis u c'est le sang g i g e de ses, ses tempes pis le q u i t t e s a i i s c'est complètement capoté, là. Ouais, ouais. Tu a s des pétards partout pis le kit. C'est dans la plus、euh, peu tradition du, de la、ah, New, New Wave. wave c'est 100、ouais. euh, ça, il faut que vous aimiez les Judas Priest et compagnie, e、euh, ça, c'est dans la plus peu tradition avec un volant, un, un, pas un vocal de power metal ou ce que, tu sais, ils en mettent trop dans le cerf gosse. Non, mais, mais un beau vocal、euh, clean. Un beau vocal clean, à qui est capable de monter des notes hautes,、euh, un peu comme Rob h Alford pouvait le faire ou comme Grim Reaper à l'époque était、mm -hmm. capable de sortir, là. s、ouais. a n s tomber dans le côté farfadet, là, d o u a i Dans le, le côté un couilles, peu. Qu'on aime pas, là. Ouais, c'est ça.、Euh, ben, moi, j'ai choisi la pièce Let Battle Commence,、euh, c'est sur t i r e l'album Human Remains, c'est paru sur Nuclear Blast.、Euh. Au mois de mai dernier. Oui, On aura、ça. ensuite la formation trash、euh, allemande avec une demoiselle au vocal. à beugle en sacrifice.、Oui. C'est du très bon trash, mais avec une fille au vocal. Ça s'appelle Headshot、euh, avec l'album Synchronicity. La pièce, ça va s'appeler Hell Remains et non Synchronicity. C'est pas comme l'album de The Police, du même nom. We、oui, h o p e s o Alors voici Hell. Let battle commence. Yo!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 え Ça tire déjà à sa fin. Première édition de réanimation. Première,、euh, partie du Retro Home Dead 2011. Et e s t ou pas, il en reste encore en main. Oh, il en reste encore. On vient d'entendre à l'instant, juste avant la pause publicitaire, Miserindex, formation américaine, et la pièce de Carrion Call, tirée du de, dernier album, Here's to Tyvory, qui est paru, évidemment, en 2000, 2011 sur Relive. Je trouve cet album-là vraiment bon.、Euh, il m'avait épaté en s h o w la dernière fois que je les ai vus. Euh, formation qui roule depuis un certain nombre d'années, mais qui avait vraiment trouvé leur voie,、euh, vraiment très rodée au niveau、euh, spectacle visuel. Donc,、euh, je pense que. Il faut aimer un peu le côté grind, un peu le côté, je dirais.、Euh, moi, quand je les ai vus au, au steak, ça ne m'a pas emballé p e n a n t t o Moi, je les a v a i s après、mm -hmm. au Metal Fest, puis c'était vraiment le jour et la nuit.、Okay. C'était incroyable. Là, la puissance qui se dégageait l à de là, les gars étaient comme. L'entraînement était fini. OK. Il était rendu aux Olympiques. Avant ça, on a écouté quoi? Bien, On a entendu la formation、euh, allemande, Headshot, Headshot qui se retrouvait en 14, 14e position avec、euh, l'album Synchronicity et la pièce Hell Remains. f a i t à noter que c'est une demoiselle qui est au vocal. Tout juste avant, on a eu la formation、euh, anglaise, Hell,、ouais. au numéro 7. avec Let Battle Commence sur l'album Human Remains, qui est un excellent album qui est paru sur Nuclear Blast au mois de mai dernier.、Mm -hmm. Sainte-prochaine, on va continuer,、euh, la section mois de mai, parce qu'il y a eu quand même quelques trucs qui nous restent à vous passer. Mais on va se quitter sur cette édition de réanimation avec, u、euh, n des choix de Sinistros au mois de mai, qui est une pièce de six minutes quelques, si je ne m'abuse, six minutes trente, voilà. Oui, c'est, u、euh, n e formation qui se retrouve au numéro 26, euh, c'est comme un one-man band, dans le fond, avec des artistes invités,、euh, pour ces albums. C'est Shining de Suède. Avec, l'album,、euh, Seven Fod For Larry, qui est un excellent album, qui est à la hauteur des, des précédents,、euh, mm -hmm. euh, on va voir la pièce,、euh, <rire> Fort v i d l a n d m i n n Arvedel. Puisque tu le dis. Hein, hein, hein. Pogne、mm. de quoi, hein, pogne de quoi. Ça vient pas mal polyglotte, toi. Ben, c'est sorti sur Spine Farm,、euh, au mois de mai dernier. Alors,、euh, ceci met fin à la première édition de réanimation de 2012. e x a c t e m e n t Et sera... sur ce, On changera pas nos habitudes. Non. Allez, Allez tous vous, vous faire, faire foutre. À la semaine prochaine, 19h. Go. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You make me realize how much I love you. Please don't take my sunshine away、no 何でもない。目で見えない。何でもない。何でももない。何ない。何でもない。何でもない。何でもない。何でもい。何でもない。何でもでももない。何 何 <hertz> やってんすか